Debout les dames de la terre, Debout les fonceurs de la fin. La raison devant son cratère, C'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout va changer le base nous ne sommes rien soit Dieu ni ses armes prépare Producteur, nous nous-mêmes Décrétons le salut commun Pour que le voleur le gorge Pour tirer l'esprit du cachot Soufflons nous-mêmes notre forge Battons le fer quand il est chaud In the final Il est comme au lèvre. Ces matins disparaissent, le soleil brille.